Jeudi 23 septembre, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Un présumé auteur d'un crime international peut être arrêté par un autre pays où il se rend, si le pays qui l'héberge le refuse. Explication du procureur général de la République qui s'est exprimé ce mercredi. En mairie de Bujumbura, notre reporter se focalise sur le respect des mesures barrières à la Covid-19. En milieu scolaire, dans cette édition, on vous parlera également de la flambée des cas de paludisme dans la province sanitaire d'Okayanza. Bienvenue à l'écoute de cette édition mise en onde par Alphonse l'avenir la Bonjour, page justice. Pour débuter cette édition, l'extradition des présumés criminels bruns des résidents dans d'autres pays dépend de la volonté du pays qui les héberge. Dans une conférence de presse tenue hier mercredi, le procureur général de la République a annoncé que si un pays se refuse d'envoyer un présumé criminel dans un crime international, ce dernier peut être arrêté par un autre pays où il peut se rendre, raison pour laquelle il appelle certaines communautés comme la CIRGL et la Communauté Est-Africaine et d'autres d'intervenir. Suivez-le au micro de Ben Nihonour. Nous, au niveau du ministère public, nous avons espoir qu'un jour, ces gens seront arrêtés sur base de ces mandats que nous avons lancés. Et vous savez, euh, l'exécution des mandats d'arrêt internationaux pour des criminels qui résident ici et là, dans d'autres pays, ça dépend de ce qu'on appelle la volonté des États. Si un État n'a pas la volonté d'exécuter un mandat dans le cadre d'une coopération, ou si la coopération judiciaire n'y est pas, le mandat ne sera pas exécuté. Mais un criminel peut euh, se réfugier dans un pays et se dire qu'il ne sera jamais attrapé. Mais un jour, il va se déplacer dans un autre pays favorable et il sera arrêté. Donc, nous disons qu'un jour, ces gens seront arrêtés et euh, extradés au Burundi pour être jugés et répondre de leurs actes. Quant à la qualification d'actes terroristes, les attaques menées ici et là, dans le, là, dans le pays, Sylvestre Nyandui dit que c'est parce que ceux qui mènent ces attaques s'en prennent aux civils non armés. On l'écoute encore une fois. Tous ces actes sont des actes de terrorisme. Parce que quand, quand vous regardez comment euh, ces attaques sont perpétrées, vous constaterez avec nous que leurs auteurs s'attaquent aux cibles civiles et non à des cibles militaires. Ils viennent, ils lancent des grenades dans des marchés ou dans des véhicules ou dans des endroits où il y a une forte concentration humaine. Donc ils ne s'attaquent pas à la force publique pour dire qu'ils ne mènent pas une guerre, mais ils commettent purement et simplement des actes qui, au regard de la loi nationale et internationale, sont qualifiés de terrorisme et de crimes contre l'humanité. Sylvestre Nyangui, procureur général de la République. Et en marge de la 76e session des Nations Unies, session à laquelle participe le président Burundi-Variste Ndeyi Chimie, il se tient ce 23 septembre le sommet sur les systèmes alimentaires édition 2021. Selon l'ONU, de nombreux systèmes alimentaires mondiaux se sont, se sont fragilisés et aggravés par le Covid-19 et les scientifiques conviennent qu'il faut une transformation des systèmes alimentaires et pour rappel, le 16 octobre de chaque année, Le Monde célèbre la journée dédiée à l'alimentation. Poursuivons cette édition. Je vous l'avais annoncé en titre. Le port du masque et d'autres mesures de prévention contre la COVID-19 sont difficiles à respecter dans les milieux scolaires. Une affirmation des directeurs des établissements scolaires en commune urbaine de Mukaza, rencontrée par notre reporter Nicole niné Nous sommes à l'école Saint-Michel-Archange, située dans la zone urbaine de Bouiza, en commune Moukaza. Arrivée sur les lieux vers 10h du matin, on y voit des seaux d'eau devant chaque porte. Dans la cour de récréation, on remarque de petits groupes d'élèves entassés qui ne respectent pas la distanciation sociale et d'autres se tenant les mains dans cette cour. Tel est le cas pour les élèves de l'école fondamentale Bassin 2, située dans la zone de Bouyensy. Malgré ce non-respect des mesures préventives sur la COVID, les responsables responsable de ces écoles ne cesse d'encadrer ses élèves pour faire face à la pandémie, comme l'explique Eric Douimana, directeur de l'écofort au bassin 2. De... On a procédé à la sensibilisation dans les réunions des parents d'abord, puis on a sensibilisé les élèves. Même le, le, le matin au drapeau, on a essayé de sensibiliser les élèves sur les mesures. De lutter contre cette pandémie. Selon Sœur Noëlla ndais directrice de l'école Saint-Michel-Archange, il n'est pas facile tant pour les élèves que les enseignants de se conformer aux mesures de prévention. Pour certains enseignants, il leur est difficile de parler avec le masque. Il y en a qui le font. Il y en a d'autres qui le font. Ils te disent « Moi, lorsque je, sais, je me ça, je m'en sens ». Suffoquer. Ce port de masque peut entraîner d'autres conséquences néfastes pour l'apprentissage. Parce que si je mets le masque, je peux déranger. L'enseignant ne peut pas démasquer qui est en train de déranger. Cette responsable d'établissement ajoute que l'entourage de ses élèves y joue aussi un grand rôle. Certaines familles n'ont pas cette conscience. On va rendre visite à une telle famille, on arrive, on s'embrasse, on se donne des besoins et les enfants sont là. Ils vont se demander, est-ce que ce qu'on nous dit à l'école est-il vrai Tous ces responsables d'école invitent les parents et enseignants à appliquer toutes les mesures de prévention pour atténuer les risques de propagation de la COVID en milieu scolaire. Nicole euh, Ninina Hazo. Le 23 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée des Diéhouso et Pour ce, 50 personnes sont des muettes. suivent une formation sur la lutte contre le Covid-19 en commune Buganda de la province euh, Chivitoke. Et c'est de la part de l'association Action pour l'encadrement et la promotion des sourds muets au Burundi. Jacqueline Nihongru, vice-présidente de cette association, parle d'une discrimination à l'égard de cette catégorie de la population en ces moments de Covid-19. On l'écoute au micro d'Alexis Deiragic. On a organisé un nombre de 50 sourds muets pour qu'ils euh, puissent être formés en ce qui concerne euh, le Covid-19 et le changement de comportement. Pourquoi est-ce que vous avez pris les Sourmiwe comme euh, votre population cible On a pris les Sourmiwe, un, d'abord parce que notre association s'occupe des Sourmiwe au niveau national. Deux, c'est parce que euh, les Sourmiwe, c'est une catégorie de personnes qui est oubliée et discriminée. Euh, quand il y a des formations, je n'ai jamais entendu euh, quelque part où on a invité les Sourmiwe pour qu'ils puissent participer à une formation ou à une sensibilisation concernant le COVID-19. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. Les nouveaux kits de matériel utilisant les gaz qui n'appauvrissent pas la couche d'ozone d'une valeur de 60 000 dollars ont été distribués ce jeudi à certaines écoles et sociétés opérant dans ce secteur tel le CFPP de et l'entreprise Bruno Frigo et Nchuti Service. Le ministre ayant l'environnement dans ses attributions s'est exprimé ce jeudi lors de la célébration de la Journée mondiale. Dédiée à la protection de la couche d'ozone, journée normalement célébrée le 16 septembre de chaque année. À cette occasion, le ministre Deoguide Rurema a en outre précisé qu'au Burundi, des produits agroalimentaires comme légumes, tomates et viandes sont détériorés quand ils ne sont pas achetés, à temps faute de moyens suffisants pour leur conservation. Lors de l'ouverture des activités dédiées à cette journée, le ministre Rurema a précisé qu'au niveau mondial entier de tous les aliments, et gaspillés suite au manque de chaînes de froid. Je vous l'avais annoncé en titre, euh, il y a augmentation des cas de paludisme en province sanitaire d'Okayanza comparativement au premier semestre des années 2020-2021. Ces cas sont respectivement passés de 142 000 à 151 en cette période selon le bureau provincial de santé dans cette province du Nord du Burundi, cette flambée des cas de paludisme s'explique par la non-utilisation convenable des moustiquaires imprégnés d'insecticides euh, précises. Docteur Célestin Chongela, médecin, directeur provincial Kayanza Le point avec Patrick Nsenghiouf. Selon les données qui nous sont fournies par le Bureau provincial de la santé à Kayanza, parmi ces 52 716 personnes qui ont été atteintes par le paludisme dans ce premier semestre de l'année 2020, 67 395 cas ont été enregistrés Au cours du premier trimestre, contre 45 321 en second trimestre de la même année. Les mêmes données montrent qu'au cours de cette année encore, ces coûts de paludisme ont augmenté passant de 142 000 à 151 000. Parmi les principales causes de l'augmentation du paludisme en province Kanyanza, figurent le serens docteur Mchongela Celestin, médecin directeur provincial en cette province, le mauvais usage par la population des moustiquaires imprégnées d'insecticides de à longue durée. Selon cette autorité dans le domaine de la santé en province Kanyanza, certains gens utilisent Des mâles, pour la construction des poulaillers, d'autres pour l'aménagement des pépinières de différentes cultures et ce qui s'en servait pour conserver les cultures comme le et le maïs. Pourtant, les responsables au bureau provincial de santé à Kayanza apprécient positivement que les cas de décès suite au paludisme ont sensiblement diminué en cette même période. Selon les données chiffrées fournies par le bureau provincial de la santé à Kayanza, ces cas de décès ont passé de 64 à 72 respectivement au cours des premiers semestres des années 2020 et 2021 et 2021. La cause principale de cette diminution, selon le bureau provincial de la santé à Kayanza, a été la conjugaison des efforts entre les agents de santé communautaires et les administratifs à la base et dans les sensibilisations auprès de la population, de se rendre aux structures des soins en cas de maladie. Docteur Tiong et la Célesté, provinciale provincial à Kayanza, leur demandent de faire de même pour l'importance des moustiquels imprégnés d'insecticides à longue durée. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isangan Merci à Patrick Senghioumva depuis Kayanza. Voilà, 13h à 8 minutes dans le studio de la radio sangani C'est Sachève cette édition. Mais permettez de vous rappeler les grands titres. Un présumé auteur d'un crime international peut être arrêté par un autre pays où il se rend. C'est le pays qui l'héberge et le refuse. Une explication du procureur général de la République, Sylvestre Nyandu qui s'est exprimé ce mercredi au lendemain des jets de grenade en Mérique de Bujumbura et l'insécurité dans d'autres coins du pays. Dans cette édition, on vient de vous parler de la flambée des cas de paludisme en province sanitaire de Kayanza. Notre reporter en de Bujumbura est également revenu sur le respect des mesures barrières à la COVID-19 en milieu scolaire. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Alphonse Kugiman qui a assuré la mise en oeuvre. Très bon après-midi à tous à tous au revoir.